Ce soir, nous devons dérouler le tapis rouge, celui qui est imprégné de sang, puisque nous recevons un invité de marque, marque qui a été faite au fer rouge, celui du métal. Oui, un invité spécial, puisque ces passages au Hundred Incorporated Show se s font rares, faute de temps. Il s'agit de mon bon ami le rockmaster Alain Lefebvre de l'émission rock classique. Le rockmaster vient ce soir dans le seul et unique but de me casser les oreilles avec ce qu'il qualifie de musique, c e l l e que je ne vous passerai probablement jamais ici à Réanimation. À bien y p e n s e r Est-ce vraiment mon ami? <rire> Voici donc Réanimation édition, tout ce que le docteur ne veut pas entendre. <rire> et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque je pèterai les plombs tout à l'heure, ne pouvant plus supporter cette musique. Et que ne vous restera plus que sinistro a sur qui compter. Vous êtes donc très mal foutu, pande de con. <rire> For n o t a s survivre, enfoiré. c a u s e f e a r is our fucking business. We are Undead Incorporated, Casbandragon. Said so. Go. Je ne vous souhaite pas la bienvenue e n cette nouvelle édition de l'animation. En ce 18 octobre de l'an de d i g r â c e 2011, I am Dr. Payne Pendragon. Je suis avec vous jusqu'à 22 heures. Et ce soir, je ne suis pas seul parce qu'évidemment, il y a la tache de graisse qui est comme sur une nappe qui ne décolle pas, sinistrose. Bonsoir. Mais du sel, ça part. <coughs> Après t'avoir fouetté grandement, je vais mettre du sel. Oui, on va du voir si tu pars. Du gros sel.、Oui. Du gros sel. Ça va? Je peux mettre un peu de vinaigre aussi. Tais-toi, ça va? Oui, ça va. Merci.、Ah, et toi? o tais-toi. <rire> oui, ça va, c'est bien.、Okay. Bien aimable, mon cher ami. Et ce soir, on a une invitée spéciale, mon cher, h e i n'est-ce n pas? Eh bien, oui, on va être deux à pouvoir、euh, oui. t e m b e r l i ficoter avec nos, nos histoires. Ça、euh... sent la conspiration, nous. Ok, oui. Le Rockmaster à la l e f e b v e Eh, bonsoir. Comment vas-tu?、Ah, excellent. Eh,、hey, il était temps que tu me rendes、euh, la politesse. Ben oui, c'est vrai, ça fait longtemps.、Hein? La、oui. dernière fois,、euh, si je me rappelle bien,、euh, c'était après un m é t a l Fest, justement. Je crois que oui.、Euh, fait... Mais ça fait au moins deux ans. Oh oui. Oui. Oh, oui. oui. Certainement. o i je, je, je fais des visites ponctuelles à, ponctuelle à、oh, Rock c l a s、ouais. s i q u e mais、ah, Alain, il tu est trop fier. C'était ça. Ben oui, en général, effectivement. <rire> moi aussi, je m'incruste. Mais Alain, il se faisait un bout qui était pas passé. Puis,、euh, ben, ce soir, on va en profiter parce qu'on lui laisse une bonne plage de programmation oui, pour qu'il puisse m'écœurer en m a s s e J'ai vu、ah. son playlist, pis u tu vas en avoir p o u r ton argent. Ah,、oui. on va, je vais te donner une rincée. J'ai l'impression <rire> que oui. Ai,、euh, tu m a s fait parvenir,、euh, je pense que c'est hier ou avant-hier. Je me rappelle plus. J'ai regardé ça, pis u je me suis dit, bah,、bon, vais-je me présenter? <rire> non, blague à part, il、euh, faut expliquer aux auditeurs c'est quoi un petit peu le concept d'émission e l de ce soir. C'est que, J'imagine que j'apprendrai rien aux auditeurs. Je suis pas un fan, mais vraiment pas de black metal. J'aime pas le black metal. Mais ça part peut-être quelques très rares exceptions.、Mais、non, n e n t r a i n d e t'avoir avec l u s u e t r a n q e o a i s mais t e t u fou? Moi, je t'en v i n d e t'avoir avec le death, mais pas. pas, Moi, de death, mais pas、oh, bon, bon. Et puis,、euh, Alain, e s t un fan de black metal. Je dirais autant ou sinon plus que toi, là.、Hmm. Et puis, le concept de l'émission est de dire, ben, moi, en tant que、euh, invité, je vais proposer tout ce que le doc passera pas et ce qu'il aimera probablement pas. Ah、oh, c'est cool. <rire> bon, c'est un concept un peu sadomasochiste, j'en conviens. Mais, il h、euh, y a rien qui m'oblige à avoir les écouteurs sur la tête, Je peux baisser le volume pis rien écouter, là, pendant ce temps-là. <rire> non, blague à part, on va sûrement avoir beaucoup de plaisir à l'affaire. Mais,、euh, à l'instant, laissez-moi vous,、euh, vous mettre en garde de ce qui vient de passer. <rire> vous mettre en garde. Faites attention. Information <rire> polonaise. Voilà, Vader et la pièce de v a l i z e r qui est la pièce d'ouverture de l'avant-dernier album Necropolis, qui est paru en 2009 sur Nuclear Blast. C'est un, c'est un très bon album. <coughs> J'aime vraiment ce que Vader font. Celui-là, par contre, j'approchais d'avoir des pièces un petit peu trop courtes. La, la tendance, un peu crossover.、Euh, par contre, The Great Blood Jonning, qui vient de paraître, que j'ai proposé, j'ai présenté il y a deux émissions, je crois, et revenait n e normale. Des pièces de 4-5 minutes, ce que je trouve plus intéressant. e Juste auparavant, nous avions une formation qui vient des Pays-Bas, l'Agion of the Dam. e、euh, t on a contaminé le Rockmaster avec ça parce qu'il s'est acheté、euh, l'album,、euh, oui, le dernier. Le dernier album, Dessal et t r i c h a o s C'est excellent, ça. Et moi, je voulais mettre une pièce de... Mais tu vas la de mettre. Fil, aussi. De, ben non, regarde, on a vu qu'il a eu u il y a un gros playlist, on va la couper pis、ah. on, on en mettra semaine prochaine vu que t'en a mis une. Ben,、bon, on est trois maintenant, mais ça, dans la région t r i f l u v i a n e Ben, c'est excellent. C'est bien,、ça. pis je suis vraiment、ça. content. Non, c'est vrai, Pierre dit que c'est bon aussi. Donc, Legion of the Dam, la formation Slot of Sodom. C'était la même t o u n e que moi, e s Ben oui, regarde ça. C'était e o r pire, ça. Hey, tu l'avais vu, mon playlist, toi, en plus. Moi, j'avais pas vu le titre, mais tu l'avais vu. Slot of Sodom, tiré de l'album Fill the Blade, qui est paru en 2008 sur Season of Mist. Nous avions Slayer, formation qui aura probablement un succès d'ici quelques 5 à 6 ans. formation américaine et la pièce Eight World Wild que l'on retrouve sur World p a i n t e d Blood qui est paru en 2009 sur Américaine. Non, blague à part, c'est là de voir du succès pas avant 10 ans. h、euh, a v o、oh. c formation américaine également et la pièce No Amnesty que l'on retrouve sur Time Is Up, paru en 2011 sur Candlelight. C'est un très bon album. Havoc, on pourra voir le 5 novembre prochain au r o c k c a f f e le stage. Effectivement. Avec Exio, mais Goth, Or. Tout à fait. Donc, on reviendra sur les détails du spectacle la semaine prochaine. Non, tout à l'heure. <rire> Et on a ouvert avec une autre formation américaine, une formation qui fait partie des,、euh, de la vieille garde, Exodus, et la pièce Exodus, tirée de l'album Exodus, du label Exodus, en 1900, <rire> Exodus, bon. Exodus, effectivement, est un nom de la pièce de Let There Be Blood, qui se veut une reprise de l'album, mais cette fois-ci à la sauce Rob Duke, qui parée en 2008 sur Zant Record. Ceci étant dit, il est 19h29,、euh, si vous le voulez bien, messieurs, si vous voulez pas se p a r l r a là, je vais faire pareil. On va aller en pause publicitaire on se retrouve immédiatement avec、euh, les premiers choix de Sinistros, e histoire d'avoir encore pour moi n s une quinzaine de minutes de délai de sursis.、Bon. Ah oui, nous aurons une,、euh, un retour sur l'événement de la fin de semaine. Effectivement, on se retrouve.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 Faites l'expérience de l'excellence. 3 buts à 13 m i n u t s e c o n d e s Vivez les Patriotes de l'UQTR! Mercredi 26 octobre, les Patriotes hockey affrontent Carleton au Colisée Trois-Rivières à 19h. Dimanche 30 octobre, les Patriotes soccer affrontent l'UQAM au CAPS. Masculin 13h, féminin 15h. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. u q t r c a patriote.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 Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.、Voilà. Nous sommes de retour、ouais. à 19h32 précisément, et c'est l'heure la pire de la soirée et surtout de l'émission. Et savez-vous pourquoi? Parce que ce sont les choix de sinistros qui s'en viennent. Tu es obligé d'y couper en plus, parce que、mm. tu, tu choisis l e m ê m e tours que moi. Hey, c'est pas mal l'inverse. Ah,、oh, OK.、Et、pour un, pour aussi, un gars qui a reçu mon canevas comme une semaine à l'avance. C'est peut-être subliminal, là, quelque part. Quand j'ai、ouais. fait le mien, ça a fait、hey, m i s s Lot of Sodom. m i s s le... Lot of Sodom. Oui, Mess Lot of Sodom. Le problème avec toi, c'est que le subliminal n'agit pas dans les bons sens. C'est pas grave, ça.、Non. En autant que ça agisse ça fasse de quoi? Oui, ça fait bien du tort. Hey,、oui. Allez, toi, espèce de saugrenu personnage.、Hey. Et comment avez-vous trouvé votre、euh, Trois-Rivières Metal f e s s Ah, là, ici, messieurs, je vous mets en garde sur une chose. Je vous demanderai d'être impartial, mais d'être aussi franc, n'est-ce pas? À qui tu poses la question en premier? À toi. À、ah, moi? p a r r i Non, c'est pas、Paris! vrai. p a r r i Non. Écoute.、Euh... Je pense que. Non, je vais être vrai, franc, très. h o n n ê t e ma critique a été faite, là.、Euh, oui, d'ailleurs, ta, ta critique, est effectivement, e vous pouvez lire le, sur hurlemort.com, qui est le blog、euh, de Sinistros. Vous pouvez l i r e aussi sur le site de réanimationad.com et le l i n k e dans la section spéciale. Je dois dire que ma, ma, mon appréciation rejoint possiblement la tienne. Mais il faut que je fasse une parenthèse.、Euh, à tous les Metal Fest, j'en ai manqué un seul jusqu'à présent, donc j'en ai. J'en ai vécu dix. t étais à Skinny Poppy ce t t e soir-là? é e Oui, toi aussi. Ah, ok. <rire> ah,、si、je me rappelle bien. <rire> et Plus puis, je m e rappelle. Oui,、oh, moi aussi, cette <rire> soirée mémorable. Il、euh, y a toujours un pourcentage, puis c'est subjectif, il y a toujours un pourcentage de b a n d s qui ne feront pas ton affaire, quelque part. Dans n'importe、mm -hmm. quel festival, dans n'importe quel b i l d de musique, peu ouais, importe. Là, on peut parler de seulement deux bandes qui se produisent, ça se peut qu'il y en ait un que tu n'aimes pas. C'est sûr. Mais. Sachant ça, d'emblée, moi, je me fais pas d a t t e n t e quand il y a un festival. Peu importe le, le、mm -hmm. festival, name it. Je me dis tout le temps, il y a des noms que j'ai spotés, que je vais me rendre pour voir ceux-ci. S'il y en a d'autres que je découvre, tant mieux. Donc, au départ, j'avais pertinemment que j'allais voir Insurrection. J'avais pertinemment que j'allais voir n a p a m Death. J'avais pertinemment que j'allais voir Honey Later. J'avais pertinemment que j'allais voir Sacrifice. Ce qui me faisait comme cinq formations sur deux soirs.、Mm -hmm. Puis pour moi, c'était They'll Make my days. Et ces cinq prestations-là m'ont entièrement emballé. J'ai été, en fait, même quelqu'un, quelque part, de privilégié pour avoir pu rencontrer Barney Greenway, avoir rencontré discuté relativement longuement avec les gens de Sacrifice. J'étais très heureux de pouvoir le faire, étant un band fétiche en ce qui me concerne.、Euh, par contre, il y a des points qui, me, qui moi, personnellement, m'ont déplu. Il y a des styles de musique qui me plaisent pas, mais probablement que les styles qui me plaisaient déplaisaient à d'autres aussi. On、mm -hmm. s'entend. Ah、oh, o、ouais, u i ça, c'est, ça. Le deadcore, je suis incapable.、Ouais. Je suis incapable, les gars. Désolé, j'en écouterai jamais de cette musique-là. C'est pas une question d'évoluer ou de dire que non, nos goûts se transforment. J'aime pas ça, ça m'amène à rien, pis u je trouve ça à chier.、Mm -hmm. o、okay? k Bon, franchement, c'est ça. Ce que j'ai trouvé encore plus à chier, entre guillemets, c'est l'attitude de certains b a n d s J'ai pas l'intention de faire le procès de personne ce soir. C'est l'attitude de certains b a n d s sur scène, mais aussi à l'extérieur en coulisses que j'ai pu avoir certaine, s u h j'ai été témoin de certaines scènes、mm. que j'ai trouvées un peu disgracieuses par moment.、Euh, moi, ça me reflète, honnêtement, ça, ça me, fait simplement me, me donner ça me conforte. le, ça me ça, ben, c'est ça, ça me conforte me dire que ce style-là, c'est un style qui est pas très friendly. Qui n'est pas très. En fait, je le trouve très suffisant.、Mm -hmm. C'est un style qui ne fit pas du tout avec le style des Metal Head ou le, le, le créneau Metal Head que devrait être le métal dans le fond. Moi, là, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je suis、mm -hmm. d'accord avec toi. i l y a eu des formations que j'ai trouvées comme vraiment in intéressantes parce que je ne les connaissais pas, mais c'était des surprises assez quand même, je dirais. C'était correct, là. C'était le fun. Je ne peux pas dire que j'en ai fait une maladie, mais c'était vraiment correct. C'était au-delà des espérances.、Mm -hmm. Il y a des, y a des gros noms, pis u j'ai pas le choix d'en mettre un nom sur ce nom-là. C'est Cavalera, que j'ai trouvé, moi, personnellement, très décevant. J'ai trouvé que s'il y avait une grosse, grosse publicité, il y avait une grosse,、euh, une grosse aura qui tourne autour de ce gars-là, pis u en fin de compte, le gars s'est rendu un gros con, qui a de la misère à jouer de la guitare, pis u tout ce qu'il fait, c'est beugler pis u tirer de l'eau sur le monde. Moi, j'ai trouvé ça excessivement décevant, pis en plus de ça, c'est e n t a n t que, Max c a v a l e r a avec Sepultura, a fait des choses qui étaient relativement innovatrices parce qu'il avait amené le concept qui était、ouais. plus tribal à l'époque,、mm -hmm. ainsi de suite. Il a été, pour beaucoup, dans l'instigation d'un mouvement m e t a l qui était en, en évolution. Je, je, je le concède. é t a n t pas un fan des invétérés de Sepultura, j'admets quand même qu'ils ont des bonnes choses. Aujourd'hui, ce qu'il fait avec, en ayant reni, re, renoué avec son frère, Je me dis, bon, ben, c'est correct, là, pour l'esprit familial, c'est、mm -hmm. le fun. Mais musicalement parlant, moi, c'est jamais venu me chercher, là. Pis live encore plus, parce que je trouve que ce gars-là a plus grand chose à apporter. Il n'y a aucune prestance, s t le style. Il a changé de guitare deux, trois fois, quatre fois dans le show, mais tout ce qu'il fait, c'est gratter de temps en temps une corde de mie ouverte, là. Pis、euh, a l l e r s e Garrochy sur faire. Écoute, je ne suis pas guitariste, moi, là. là. Je suis bassiste, là, puis je suis capable de faire les mêmes solos que lui, là.、Mm. Fait que... Même avec une bouteille d'eau. Ben, ben, oui, encore、okay. plus. Pis, probablement que ça s e n t déjà mieux pour lui qu'une bouteille d'eau. <rire> mais, moi, j'ai trouvé ça décevant, compte tenu de l'aura qui tourne autour de cette, de ce nom-là, qui, oui, est une légende vivante. Mais, écoute,、euh, Fred a s t a i r e a déjà été une légende vivante, pis, u、euh, dans ces dernières années de sa vie, c'était sur le déclin pas mal, là, h e n Tout à fait. Fait que, je pense que c'est un peu le même, c'est mon opinion. Et vous, cher Rockmaster?、Ouais, je partage. En fait,、euh, je, je suis pas mal d'accord avec, avec toi. C'est sûr qu'il y a des groupes que moi, j'allais voir, là,、euh, particulièrement a t h e i s t e s Oui, j'ai oublié de les nommer. J'ai oublié de les nommer. C'était une découverte pour moi. Pour moi, c'était、euh, le groupe que je voulais le plus voir. C'était e c e l l e t La fin de semaine, mais ils ne m'ont pas déçu. Ben, sauf qu'ils sont passés le samedi à la place du vendredi. Oui,、ouais. mais, mais au, là, au ça, moins, ça, ils étaient là. C'est ça, exactement.、Ouais. Mais il、euh, y a des trucs qui m'ont déplu, moi aussi, évidemment.、Euh, Pas, euh, pas tellement aimé, moi non plus,、euh, Cavalera.、Okay. Euh, mais il y a des trucs、euh, que je, je trouve insupportables personnellement.、Mm -hmm. Cryptopsy, je suis pas capable. Mais alors, mais une... pas non, c'est n o n n e s e Pas en tout, je suis capable, pas en tout. Non, moi, moi j'ai beaucoup de misère avec ça. Je suis un amateur de death metal, la s c è n c o n d i t i o n n e l mais il y a un niveau qui, que je ne peux pas atteindre.、Mm -hmm. j a t t e i n d r a i jamais au niveau de ce qu'il.、Euh, mm -hmm. la compréhension, si on veut. Là.、Ouais. Et, mais oui, c'est vrai que. Ça. Et,、euh, j'suis évidemment, je suis comme vous, là.、Euh, tout ce qui contient le suffixe core, je suis incapable. Incapable, incapable, là.、Euh, non. Moi, je suis un a m a t e u r de métal, pis,、euh, du core, là, c'est pas du métal. Mais surtout quand tu tombes、non. dans le core un peu,、euh Genre, New Kids on the Block. Ouais, o i s ouais. Tu sais, t'es rendu,、euh, tu fais des j u m p s sur le stage. Tu sais,、ah, comme tu hey, disais,、non. ils jouent à cordes à danser. Ah oui, on a resté à cordes à danser. C'est beaucoup trop, c'est. Ce, ce, ce, ce style-là est beaucoup trop trendy. Il est beaucoup trop mode. Vraiment popcorn, comme ben, on p e u t e n t e n d r s dans les broadcasts commerciaux. Mais c'est associé à des marques de vêtements. Oui. Si t'écoutes du deadcore, puis tu portes pas telle sorte de linge, telle sorte de soulier, telle sorte de culotte, puis tu fais pas de skate, ben. t é t a i t pas dans la gang, là. Non, puis t é t a i t pas tatoué jusqu'aux yeux. C'est exactement ça. J'ai ri contre、ça. les tatouages, pas ça. C'est que, je veux dire, c'est une mode.、Ouais. C'est une mode que je considère comme étant éphémère, mais c'est c o e mauvaise mode. C'est une mauvaise metal, mode, a, là. C'est comme le New Metal, il y a une dizaine de m i l e s de tatouages. Exactement. Le rapprochement, c'est facile à faire. Oui, oui, tout à fait. Absolument. Puis, Dans les années 70, le disco était une mode.、Mm -hmm. Une disco qui a rassemblé énormément de gens. C'était pas bon, mais ça a été rassembleur et、oui. ça a duré quand même plus qu'une année. Là.、Oui. Ça, le deadcore, moi, je mets pas ça. Je mets pas cinq ans là-dessus. Là. Ben, écoute, moi, je vois ça comme quelque sur... chose.、Euh, justement, le, le rapprochement avec le, avec le disco est tout à fait approprié parce que je vois ça comme quelque chose d'extraordinairement de superficiel. Oui, tout à fait. Et vide. Absolument.、Oh, c'est très vide. C'est carrément. C'est bâti sur le look, sur.、Euh, une attitude bidon,、euh, ouais, tu sais, les gars, tu sais, dans, dans, dans, trois ans, ces gars-là, ils penseront peut-être même plus pareil, là, pas, probablement là, pas, sinistra u s s i Tu sais, comme la, la, majorité des méta-led, regarde, nous autres, on est méta-led depuis quoi, une trentaine d'années, peut-être? Regarde,、ouais, ouais, on,、ouais. on a même pensé qu'il y a trente ans,、Tout、là, t a c'est même, on évoluait avec le temps, parce qu'il y a trente ans, on était plus jeunes, pis c'était pas le même. Tout à fait. e s u i e s Tu sais, mais regarde, est ils, on, on est resté m é t a l e pareil, mais le dead core, dit, dans, dans trois ans, ces jeunes-là, Tu sais, ils vont vouloir manger pis u se trouver des bonnes jobs p i des scies de ça, ils vont faire quoi avec le tatou, là? <rire> je sais pas, parce que il n'y aura jamais de col roulé assez haut pour lui cacher le tatouage. Même ses McDo, e <rire> s ils ne les acceptent pas. <rire> non, tu sais. Quand t'es rendu que tu dois travailler avec des gants pis u une cagoule pour pas qu'il n'y ait rien qui paraisse, là, ça va pas bien. Tu vas travailler dans une bourre. C'est un choix, c'est un choix personnel. Écoute, le plan s g r a n d nord, il s cherche n t du monde, C'est、ouais. drôle, parce que la semaine dernière, je parlais avec、euh, Jeff Waters qui me disait à peu près ça. Euh, parce qu'on parlait de la pièce、euh, The Trend qui ouvre、euh, son dernier album,、ouais. là. Et puis, cette chanson-là, elle parle exactement de ça. De ces espèces de poseurs wannabe.、Ouais. Poseurs, j'adore, j'adore. Qui se disent, j adore, j adore qui disent métal, mais qui ne sont pas en réalité. Non, mais. Non, non, mais. Sont pas en métal, Messieurs, il faut s'entendre sur une chose. Je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi. Que ce soit métal, que ce soit rock, que ce soit peu importe. Faut le vivre, là. Pis u il faut pas le vivre de façon de dire qu'on le vit de fin de semaine quand ça nous e n t e Non, c'est ça, ça, c e s t e n plein, ça. C'est, c'est inné en nous autres, c'est en nous autres, c'est, une façon de, de, de c'est une façon de vivre qui, qui, je veux dire, e、euh, u on arrive, y a personne de nous autres qui arrive à sa job en être bagnant, là, on s'entend. T'sais. Pis, e、euh, u mais. Je sais pas. Ben, tu sais, p a n d a n e la j o n e je sais pas, e <rire> n Ben, en tout cas, si, si vous le faites,、euh, j'espère au moins que les gens qui travaillent à l'entour de vous autres sont avisés de pourquoi vous le faites, là. <rire> Pas faire comme、euh, Mike Hackerfeld et nous traiter de vraiment à l'air ridicule. n o mais.、Ouais, Peut-être que oui, mais, mais c'est. C'est une, une façon de concevoir la musique, c'est une façon d'absorber la musique, c'est une façon d'aimer, de, de vivre la musique. Les modes, là, pff, moi.、Euh, ben, moi, je ne a i s jamais e m b a r q u é là-dedans. Non. Non, pas du tout.、Non. Mais,、euh, toi, Sinistro, as-tu d'autres choses à rajouter? Ben, moi, j'ai cinq mots. À dire que le trois i è m e s é t a le fait, c'est dans l'ordre, c'est sacrifice, insurrection, a t h é ï s m e n a m p o r t e qui, s annihilator. b e n je pense qu'on se rejoint pas mal. C'est tout. Bien, je suis je suis parfaitement d'accord avec toi, sauf que n a p o r t e q moi. Ouais, toi, t'es、ouais, pas, pas, l... pas un amateur、mais、de non, grind. Non. Mais t'as quand même su remarquer que ces gars-là étaient professionnels.、Ah ouais, oui, c'est super professionnel. C'est juste ça. Là, on, ça tombe au niveau personnel. C'est、ouais. subjectif. Non, non, a Moi, j'aime pas ça, Napalm Dead. Non, mais j a ai jamais、sûr. aimé ça. Exactement.、Euh, j'ai acheté le premier album quand il est sorti, Scam. Puis j'ai vraiment eu ça. Je l'ai revendu, là.、Oh. Ouais, mais e s e je fais jamais ça, à peu près, revendre des albums. C'est que Scam est vraiment pas représentatif de ce qu'ils font aujourd'hui, depuis, je te dirais, les 10, 12 dernières années, là. Ouais, tout à fait. Mais peu importe. Moi, ce que j'approchais p a l m e a d c Moi, je suis un fan des années p a m p e r e ça fait plusieurs années, mais c'était... Tellement fort que j'avais peine à reconnaître les pièces.、Ouais. Même, même les pièces que j'ai faites jouer à outrance ici.、Ouais. J'avais la misère à les replacer. Ben, Nazi Punk, fuck off, était assez difficile à reconnaître. Oui, puis Surfer the Children, i a fallu qu'il. Quand il l'a dit, e dis, ah ben oui, c'est elle. Mais bon, c'était tellement fort. Par contre, Annihilator, le son est excellent. Oui.、Ouais. Et j'ai tellement. Je repensais encore à ça. C'est ça qui est quand même curieux, hein, parce que le, le, le son était so-so, pas mal toute la soirée.、Ouais. Puis Annihilator arrive, puis là, ça s o n n e Tu hallucinant, là, hallucinant, là, hallucinant, là, ouais, c o n n a i s s a i s Etoon, l bing-bing-bing. Il y a ben, quelque chose là-dedans. b i e il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose au départ parce que je pense que Jeff Water lui, a, longtemps, a compris depuis longtemps qu'il n'est pas obligé de mettre tout dans le fond pour que ça sonne bien. Son sonnement, a dû travailler en conséquence d'eux. b e n surtout qu'eux autres qui ont des bouts clean.、T'sais. Oui. À un moment donné, il faut que tu sonnes bien pour jouer clean. Tout、non. à、ouais. fait. La définition de la musique d'Anni Later est beaucoup mieux. Est beaucoup plus présente qu'un grind ou un death metal. Ce qui est intéressant d e n n i h i l a t o r on ne l'a pas fait ressortir ce point-là, c'est que c'est un entertainer aussi. Oh, i c o u e u r bouge beaucoup. Alors que les autres bandes qu'il y avait avant, il y avait des billets dans le ciment à peu près, à p a t N'importe quel. Ça a parti avec Insurrection, dans le fond. Insurrection avait un excellent. Ces trois t bandes-là. Calder aussi, c'était pas pire. Ben, moi. Counter, oui, oui, c o n t e r oui, c'est correct.、Oh, J'ai、oui. un chapeau à donner aux deux formations qui ont ouvert le festival respectivement sur leur soir.、Mm -hmm. ils, ont su, ils ont su briser à Adlas b e n o、oui, u i Absolument,、là. c e s t un gros ce contrat. Ce qui est dommage, c'est qu'après ces deux. Ben, j a n Counter et a n n Isner, oui. Oui, bon, mais tout de suite après, ça a. Oui. Ça a tout、ouais. breaké, ça a fait.、Mm -hmm. Et pourtant, ça devrait être le contraire. Oui, c'est supposé monter, monter, monter. Les premiers b a n d s devraient être un peu plus avec une crowd qui est un peu plus glaciale le temps que la température s'acclimate. Et là, eux autres ont réussi à faire un bon travail d'ouverture, puis après, on dirait que, bon, en tout cas. Mais, il、euh, y, y a vraiment une chose qui est, que j'ai. Un, un point fort dans Highlighter, moi, il m'a fait vraiment rire. C'est quand Jeff Waters a r r i v a i t avec sa guitare illuminée. o i t v a i e l dit, Cheesy Canadian Metal! Il <laughs> <laughs> dit, Remember Spinal Tap? <laughs> c'est ça qui est fun, c'est qu'au niveau、euh, musical, au niveau、euh, musicianship, il était vraiment une coche、oh, ouais, au-dessus、ouais. de, de, des autres bandes qui ont、ah, joué non, ce soir-là. Et en plus de ça, au niveau e n t e r Là, il, non, et il se garoche partout, puis juste la, la façon de bouger sa g i t e quand、oui. qu il fait ce t u i se passe, il monte. e Saccadé. t Et c'est、oui. cool, pas le lead vocal le principal, et c'est lui qui fait tout l'entertainment entre les pièces,、oui. pendant les pièces. Je pense que, écoute, moi je suis allé le voir, puis j'ai simplement dit quelques mots. Je d i t Jeff, you're awesome.、Mm -hmm. Puis il a dit Thank you very much. Il l'appréciait parce que je pense que vu que les gens et le peu de gens qui restaient, il、oui, a vraiment, vraiment apprécié、là. le spectacle.、Oui. Toi, tu nous p r o p e s justement. Ben, justement, oui, ben justement、euh, le vendredi, qu'il y a eu une petite tuile qui est arrivée en, quand on a appris qu'Athéiste serait pas là parce qu'il était pris dans l'avion et tout. il、euh, y a une formation de Gatineau qui, a, qui était censée jouer le samedi,、mm -hmm. qui a pris leur place à pieds levés. Tout à fait. Et le show a starté là. Ah,、ouais, c'était vraiment bon, ça. Ouais. Et, ben, on va commencer avec leur pièce d'ouverture qui s'appelle Fracture, tiré de leur album du même titre. Voici Insurrection. Go! Le chaos. b e n oui, mais、euh, le son là, que tu as là, ça me fait p a n s e r à certains bandes qui ont on entendu. b e n c'est ça, mon cher. <rire> OK,、euh, on vient d'entendre la formation allemande d a p o c a l y p t i Shadow Writer, vu que t e s pas capable de nommer cette bande-là, <rire> avec、euh, la pièce、euh, Dear Georg Nix, c'est tiré de Moral and One Sin de 2011, qui est paru sur Nuclear Blast. On a eu、euh, les, les autres Allemands de Vision Bleak avec The o u t s i d e r de Set Sail to Mystery, c'est paru en 2010 sur Prophecy. Productions, puis on a ouvert avec Insurrection.、Yeah. Fracture, tiré de l'album Fracture, paru en 2010. Et c'est une autoproduction. Quel bon album! Excellent album. Oui. Voilà en pub, on revient avec le Rockmaster.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 Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.20h04, on vous rappelle que ce soir, c'est une émission spéciale, puisqu'on reçoit le Rockmaster Alain Lefebvre de l'émission, en fait, l'émission la plus spéciale. Vénérable de C'est Fou, rock classique, n'est-ce pas? Ben oui, tout à fait. Faut, Faut dire merci. Plus... Est-ce que c'est la、Faut、plus i l Faut tu d i r e merci, Dr. Payne. <rire> Est-ce que c'est la plus vieille? C'est la plus、oui. vieille. Ah oui. On、oui. est tout f i e r de le dire. <rire>、euh, on a aussi un invité mystère ici. On a le docteur No Remorse, Bruno Remorse. Hey, ça, c'est une vieille <rire> visite. Qu'est-ce qu'il dit? Ça me d o n e la mémoire.、Ah, oui, j'ai e l la mémoire. Comment pourrais-je oublier quand je te vois la face? <rire> Euh, le Rockmaster est venu, comme je l'ai dit, pour nous présenter ce qu'il qualifie de musique. N'est-ce pas? Oui, pour te harceler. Et puis, je pense que tu vas bien réussir. <rire> Mais explique-nous un peu qu ce que tu as à nous présenter. Ben, en fait,、euh, on va y aller avec、euh, un genre que tu détestes particulièrement oui, oui. ce soir. o、oui. euh, n va te donner l e r i n c e e avec、euh, beaucoup de black metal.、Mm -hmm. on, on, va, on va y aller.、Euh, ben, écoute, tu me connais. On va y aller avec、euh, des classiques pour commencer. Et puis,、euh, plus tard dans l'émission, on va entendre des groupes qui ont fait beaucoup évoluer. Ce genre. Ah, parce que c'est un, un, un genre qui évolue, ça. Oui, c'est un genre qui,、euh, ouais, malgré、euh, tout, a, a énormément. Il、okay. y en, énormément a en a qui évoluent, progresser. Il <rire> y en a qui évoluent. Il y en a d'autres qui restent <rire> à n e r f Et que dire <rire> de ceux qui l'écoutent? <rire> Alors, on va, on va y aller avec、euh, quelques classiques, là, des gros noms là, du genre.、Là. Ben, écoute, qu'est-ce qu qu que tu nous proposes? e t p u i s on va entendre entre autres du Immortal, on va entendre du Emperor, on va entendre du Mayhem. Ça, tu vas aimer ça du Mayhem.、Oui. Euh, mais tout de suite, on va y aller avec du Dark Throne, n a t a s h a in Eternal <rire> Sleep. Bon, j'ai quasiment le goût de dire goût, le pareil. <rire> C'est parti! Go! Comment ça va, docteur?、Euh, docteur!、Ah, a... C'est le même que ça va. Bon, écoute,、euh, je vais être franc avec toi. là. C'est pourri! <rire> non,、euh, <rire> Mortal, moi je trouve ça correct. là. J'en passe à l'occasion, dis-moi.、Ouais, mais mais Mortal va beaucoup c h a n g é Moi, les premiers Mortals, je ne suis pas capable. là. Non, euh, avec sa voix de p o p p y e le vrai marin, là. Non, non, on en fait, ben, oui, non, n o u a i s m ê m e ridicule. Non, non, c'est vrai. Mais,、euh, mais, est... mais, les derniers sont bons, Oh,、ah、ouais, les derniers o h c'est super correct.、Pis、ça, c'était du dernier, dernier, là. En Charles Fall, là, qui avait en e x s l Il y a、bon. deux ans, e、euh, n 2009, là.、Euh, c'était la pièce t h e Rise of Darkness. Ça, c'est très bon. Ça, c'est vrai que c e court. C'était court,、cool. cool, oui.、Mm -hmm. J'aurais pas dit ça, parce que je suis posé d'aïre n b l o c <rire> ce que tu vas passer, mais. a u choix rationnel, un peu aussi. Ben, je pense que t a s、ouais. m a i s ce qui a passé juste avant aussi. Emperor, e、oui. ça, c'est un classique. Oui, en fait, c'est eux autres d'Emperor qui m'ont fait aimer le black metal. C'est s r h i Oui.、Ouais. Bon, ben, moi, c'est Emperor qui m'a dit q ça arrêtait là. <rire> Ce qu'on a entendu, c'est In the Wordless Chamber. Et ça, c'est tiré de leur dernier album de studio qu'ils ont fait.、Euh, Prometheus, The Discipline of Fire and Demise, qui est paru en 2001.、Euh, ça devait marquer leur retraite. Et puis, moi, je trouve que c'est leur meilleur. Tout le monde parle de Anten, To the Well Gonna Dawn.、Euh, moi, j'aime mieux Prometheus. Ça, c'est l'album, dans le fond, qui mettait le terme à l'association L'Emperor pour、ouais. que par la suite, He-San et compagnie décident de faire、ouais. le propre chemin ouais, chacun de leur ça, côté. Zyklon. Ouais, c'est ça. Il n'y a jamais été question. Ils ne sont jamais revenus, même pas live,、ça. Oui, ils sont revenus, ils sont revenus là, live. Ils、oui, oui. ont fait des, des, des tournées. Mais oui, oui. OK. Oui, mais jamais deux, trois, en, en studio, non. Non. OK. Non. Non, non, parce que Izan, justement, e parti sur un trip solo. Puis c'est très bon ce qu'il fait. C'est pas massif, là.、Oh, oui, ça ressemble à duo Path,、uh, Enslaved, C'est dans le même genre. Mais d'ailleurs, il fait quelques pièces sur le dernier album de Devin Townsend.、Euh... Oui, c'est vrai.、Mm -hmm. Oui. Ben oui, puis Mike Eckerferl a, aussi, a oui. participé oui. à l'album d e i s a n son dernier. Ah, bon. Ben, voyez-vous. D'accord. Ben, tu vois, ça, c'est un groupe, Emperor, qui a beaucoup fait évoluer le, le style. Je sais pas si t'es d'accord. Ben, le côté, euh, côté, euh, production. Oui. Côté、euh, orchestration. Ben Oui, mais si, t u s a i s les albums qui sont bien enregistrés.、Mm -hmm. tu sais, l a i s s e r côté le côté cru du, du black metal. C'est assez particulier, le son d'Emperor, parce qu'ils sont, sont quasiment clean, là, les guitares. a p r e s q u e pas、ça. de distorsion,、ah. c'est très clean. Oui, c'est、mm -hmm. ça que je trouve un peu particulier, hein, mais ça donne quand même une belle dimension.、Ah, tout à fait. Oui. Oui. Effectivement.、Mm. C'est après que ça se gâche. Là. Ben, tu veux dire avant Avant, ben avant, après, v a a n t selon、avant. l o r d r e o ù on les a écoutés. <rire> ça, c'est du vrai black. là, Caricatural, c'est ça le problème. Typique, traditionnel. Pas caricatural, mais traditionnel.、Ah、non, non, caricatural,、okay, c'est、bon, beau. C'est <rire> beau. Écoute, c'est à Mayhem. a c May、ah, e、euh, s la VS Or.、Euh, ça, ça vient de l'album Chimera qui est paru en 2004, qui est l'avant-dernier.、Euh, ben, évidemment, c'est pas pour tout le monde, ça. Non, c'est pas pour moi. s i n i s t r o comme ça, toi. Ben, Mayhem, j'ai toujours eu une petite réserve, moi.、Ouais. Ben, Moi non plus, j a i m e pas tout. c e qu'ils n'aime pas tout. tout, tout. Non, b e n'est c pas tout bon. L'avant-dernier, j'ai bien aimé.、Oui. Ben, Ah oui, Ordo.、Ouais. ordo ben,、okay. Moi, M. Master, j'ai trouvé ça pas bon.、Ah. Oui, <rire> Donc, tu seras、oui. pas à Québec pour aller voir.、Euh, C'est quelle date C'est le 7, je pense. le 7 novembre、euh, Je sais pas. Je vais vérifier vite fait. Je l'ai ici.、Euh... Tu e s n peu, tu dis le 7 novembre Oui, a s ce s t pas le 7. Ce n'est même pas a e g u Non, j e l'ai pas. c e s t l a Capital e du m é t a l là? n、bon, o n je ne suis pas sur Capital. Ils sont avec Keep of Carlison. Ça,、euh, j'aime ça, ça, ça, ça, par exemple. Oui. Même le dernier. Oui. Ah, oui. Oh, oh, ouais, moi, je l'ai、cool. trouvé différent, mais、okay. euh, oui, il y a beaucoup de monde qui ont dit que Ah, c'est r e n t q u é en titre é t h i n e Ben, non, c'est bon, pareil. Ils、ouais. disent, le band est évolué dans une autre tranche. Mais、euh, hmm. pour répondre sont... à ta question,、euh, je n'irai pas les voir à Québec. Ils viendraient même jouer gratuitement dans la cour chez nous. Je pourrais leur servir p e n d a n la soirée dans le sous-sol. <rire> <rire> non, <Donc>,、euh, <rire> décidément a h pis u t'as sûrement pas aimé. Non, Dark Drone, t a i m e ça. Moi, s n p e m i les plus, plus récents. récents. Ouais. Ben, là, ils sont virés un peu comme、euh, punk. Hein, ben,、euh, moi, j'aime bien ça. Mais il est bon, le dernier. Moi,、ouais, c'est coeur, hein. C'est le s of War Guns,、ouais. c'est très, très bon. Plus, ouais, ouais. c'est plus rock, punk rock. Ouais, ouais, ouais ben, tout à fait. i l Ouais. Moi,、euh, ouais, depuis de、punk. The Cult is Alive, là, jusqu'à maintenant, là, j'aime bien ça. C'est le côté rock'n'roll, le côté. Euh, un, deux, trois, quatre, pis on s'en sacre. o、ouais. u a i mais le côté rasoir, euh. i e n les vieux, vieux j'aime un peu moins, o u i parce que ça, c'est tiré de ce qui est considéré comme un de leurs grands essais, là, des débuts, là.、Oh, oui. Under oui. a Funeral Moon,、euh, ça, ça date de 93. La pièce. Ça, c'est un classique, c'est、ouais, le bon. o u a i Natacha in Eternal Sleep. Et ça, c'est vraiment du black metal classique. Comment qu'a fait pour dormir le sommeil éternel avec cette musique-là? On se le demande, <rire> Bon, OK. Euh, écoute, euh, finalement, c e s t d e s s u s je pense qu'on va arrêter le spécial, Ha ha ha! <rire> non, non, c'est correct,、euh, garde. Moi, je, écoute, c'est le retour de l'ascenseur. Moi, j'arrête pas de poivrer sinistro s avec du death metal.、Mm -hmm. j Généralement, je lui donne de quoi de bien, bien gras. Puis, il aime pas ça. Fait que,、mm -hmm. normal que quelque part, ben, il passe partout pour se revenger, tu sais. <rire> Euh, écoute, dans le prochain bloc, on va entendre encore des classiques, mais、euh, des trucs,、euh, entre autres, un groupe. Ça, c'est l un de mes préférés, Enslaved.、Euh, o u i s ça, une, on aime ça b e n u n e pièce、euh, tirée d'un de leurs premiers albums,、euh, qui est très bon, qui s'appelle Eld.、Euh, on va aussi、euh, entendre du, du Burzum. Ah,、oh, n o n ça, par exemple. <rire> ouais, mais tu peux pas faire un spécial Black m e t a l e en p a s s e r t du Burzum. C'est sûr, c'est sûr. C'est ça le problème. Puis,、euh, euh, on va débuter avec Satyricon,、euh, à l'époque où ils étaient vraiment black, là. Euh, à l'époque du premier album, Dark Media. Ok, Times. Pas, pas à l'époque où ce qui ressemblait au chandage de Sisters of Mercy.、Genre. Ouais, mais je les ai vus en spectacle il y a quoi Il y a deux ans, trois ans, puis、euh, non, non, il a l'air vraiment méchant. Ok, il est revenu. Il u il a l'air craqué. Il est très bon spectacle.、Hum? Ouais. ouais. allons-y,、bon, <rire> on va aller écouter ça. o u i Adieu tout le monde. Pauvre docteur. <rire>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 Allez sur le www.tvcogeco.com. Télécogeco pour des vrais étudiants d'ici. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De ACDC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, d e e Purple, p Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à r o c l a s s i q u e Un c l a s s i q u e pour les vrais amateurs de v r a i rock, tous les vendredis de 11h à 17h. 82歳。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 Parce qu'on rigole. C'était bien fucké, ça. Ouais, ça, c'est un nouvel effet. 21h05, c'est l'heure de la chronique Pestac, les enfants. Et ce soir, et possiblement, dans quelques instants, c'est <cười> pas la Oui, grand-mère, c'est pourri. C'est nul autre que Ingui Ball Steel. Là, honnêtement, là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, là, j'ai Comme péter les plombs pendant au moins、oui. 7 à 8 <rire> émissions à l'annoncer. En compagnie de. Ah,、oh, maintenant on le sait! C'est Easy Aces. Hein? Ouais. C'est le groupe invité parce qu'elle est jusqu'à i n de l s e m i n e Ils ont r é e r v trouver. C'était le groupe invité. Je <rire> pense que le micro a a l i ne fonctionne pas. Ben oui, il fonctionne. Non, il ne fonctionne pas. Ça se peut qu'il ne fonctionne pas. On va aller voir. Ah, pauvre Alain, je te suis trompé. b o n désolé. <rire> Bon, Ingui Moss, c e s ce soir avec Izzy e Aceuse. a i s on s'en fout comme dans la g r e u l e Mais Izzy, quoi? Aceuse. Tu me dis p l u s m e n t i n Écoute, probablement que là, il me d i t regarde-toi, tu joues-tu de la musique, toi? là? Il s a refait l é t o u t de tous les. Il a e i t l a t tous les. Il o u e r t pour Kiss. Il a dit, ben oui. Puis il est arrivé là, il a dit, ben c'est Ingui m o n s Je me suis fait taire. Ça te tendra-tu i d'ouvrir pour Ingui m o s r Non. Après, sans appel, ils ont dit, bon, on va prendre un bric. Je ne sais pas c'est quoi. Anyway,、uh, Camera, Unheard, Skeleton Witch, Molotov Solution, c'est lundi le 14 novembre prochain, des 19h, au Club Soda. Le prix des billets est à 22,82 et 27,30 plus taxes. C'est pour tous, c'est disponible à la billetterie du Club Soda. Dark Funeral, Abigail Williams, Inquisition et Jigan, jeudi le 2 février. Inquisition? Oui. Et、yes, Seigneur. Quoi? Ça, ça, ça a une voix de Donald Duck en Christine. Ça va? va. Ça, c'est. C'est du black.、Euh... Ah, bien, c'est un spectacle、euh, qui est sponsorisé par Disney. C'est du black、euh... cultissime. C'est jeudi 2 février à 19h. C'est au Café Campus. Le coût des billets est à 20 et 25 taxes incluses. Il y a des billets VIP à la porte à 17h30 au coût de 50 taxes incluses également. Les billets sont disponibles via admission.、Uh, Decide, Jungle r o c Oh, ça, ça, ça va être bon, ce Jungle r o c Abigail Williams et、euh, les l a k r o s Nocturne. C'est、euh, au Fofone Électrique le dimanche 4 mars. Marche, mars prochain à 19h, 20 25 taxes incluses via admission. Les faux-fous, c'est le genre de stage de Montréal, finalement. b e n là, je sais pas, là, que tu t'en penses, toi. <rire> <rire> Vite de même, là, je dirais, <rire> ça a une certaine notoriété, quand même. Je <rire> j a i pas du qui, là.、Bon. <rire> Euh, Est-ce que Trois-Vier Metal e s nous r é s o r v e Ben oui, le 5 novembre, samedi、hey. 5 novembre, Trois-Vier Metal e s nous propose au r o c a f é l e s t a g e Que dis-je? Le chic r o c a f é l e s t a g e Exhum, Gold War, Havoc, Havoc et Soul of Ignorance, que je ne connais pas. Mais pourquoi qu'il m'a frail i ça?、Euh, c'est le 5 novembre au stage, comme je l'ai dit. Il La en coûtera 20 c'était 19h, et u r e e s c'est pour tous. Ça, je vais aller voir ça, moi. Ben oui. Havoc, ça va être bon. Oui, Exium aussi. a v o q ça va être excellent. Tout toi, tu vas y aller juste pour Exium, je sais. À v o q OK. Tu s a e s s a y e là. o <rire> n les gars, essayé, ouais, ça essaye. Ouais, ça marche pas tout le temps. <rire> je vous rappelle que l'émission de ce soir est consacrée en partie à la programmation du Rockmaster Année Lefebvre, qui aura quitté l'antre de rock classique pour venir tenter de nous, ben non, pas toi, mais moi, de me convaincre que le black metal est intéressant. Et je le laisse. Nous faire la nomenclature de ce qu'il m'a imposé il y a quelques instants. Ah, ben, c'était bon ce qu'on vient d'entendre, ben, ben, Steve, ça, c'est tout à fait n correct,、ouais. là. On、ouais. a entendu une vieille, vieille pièce,、euh, 793, Slugget Home, Lindisfarne. Ça nous vient de leur album, Eld. Ça, c'est un classique. Comment s、euh, tu vas me、euh, parler de sa langue-là?、Euh, tu l'as-tu s abri? Non, non, beaucoup de pratique.、Euh, OK. Oui. e il en invente beaucoup. <rire> en fait, c'est pas tout le seul titre, là, mais. Une longue pièce de 16 minutes. Oui,、euh, ça, c'est、euh, Eld, c'est paru en 1997. Et... Ah、ben, ils ont beaucoup changé depuis q e je suis en l a n s l a d e Maintenant, c'est rendu du métal progressif.、Euh, euh, non, ce s t pas accessible. C'est assez avant-gardiste par moment. Oui, oui absolument.、Oui. C'est comme,、oui. euh, j a i c o n f i a n c e moi, admettons que Pink Floyd aurait perdu complètement l'esprit d e n o t r e temps <rire> qu'il enregistrait Medal. Ça sonne comme ça. Oui. Oui. mais、euh, c'est vraiment très bon ce qu'il fait.、Ah, oui. Oui. Absolument.、Perfect. Euh, juste avant ça, je pense que t'as pas aimé ça du tout. C'était Burzum.、Uh -huh. Avec Jesus Todd. Ça, ça nous vient de Philosophem. On e trouve que c'est le meilleur album de, Ça sonne la canette, de...、Oh, de... Ben Ah, ben oui, l Alain. alain, alain、oui. Excuse-moi, Alain, il faut que je te pose une question.、Ouais. Quand tu parles de Burzum,、ouais. comment peux-tu dire qu'il y a un meilleur album?、Ah、ben, j s ai tous, là. Fait que, moi, c'est mon meilleur. Ben, écoute, c e Philosophem. C'est vrai, là, on t'est plus mon ami.、Puis、les derniers <rire> qui ont fait,、euh, ah, ça a changé beaucoup, i l y a、ouais. eu Bellus, pis après ça, il y en a ouais, un nouveau ben, qui vient de sortir, pense, Qui vient de sortir?、Hein. Ben, qui est sorti au mois de marche. Mais, écoute. Ah, ben, Euh, non, c'était pas Bélus, t'as raison, là, Non, e l u i e c l y,、euh, y a Bélus, il y en a un autre, a p r avec oui, la bonne femme qui est oui, comme Oui, Bon, ça, c'est l'album que t'avais、ouais. acheté quand on était ensemble, pis, u、oui. h、euh, oui. j'avais été chez vous le soir, tu me l'avais écouté. Oui, c'est、oui. ça, ok.、Oui. Ben, lui avec, il s'en vient de plus en plus progressif, de plus en plus accessible. Le, le son e s t i meilleur? Ben, ah, ben oui. Ah, ben honnêtement, je vais te dire, Sinistro, cet album-là, quand je l a i é c o u t é chez Alain, il m'aurait pas dit que c'était Burzo, m je l'aurais cru, là. Ok. Fait que. Non, non, c'est bon. C'est bon, mais c'est bien différent, là, parce que. b e r z o m au début, là, ça, on aurait dit qu'il avait l a des lames de rasoir là, en chantant. Ben、oui. et, et puis,、euh, ça faisait très rasoir aussi les guitares. Là, là c'est plus comme ça maintenant.、Là. Mais b e、eh, r z o m est-ce que c'était un one-man band? Oui. OK. b e r z o m c'est assez particulier parce qu'à、euh, une certaine époque, c'était de musique électronique aussi. Oui, parce qu'à un moment donné, il est rendu、ah. sur un trip qu'il disait que. Parce que lui, c'était un, un tripeux là, arien un peu.、Là. Il, euh, il expliquait qu'il ne pouvait plus jouer de guitare parce qu'au départ, c'était de la musique de noir. C'est les noirs qui jouaient de la guitare et de la kiff. Je ne pouvais plus jouer de ça. On c e va jouer du synthé. Si,、oui, ce s t pas endoctriné à peu près.、Ouais. Non, c est, c est, bon, euh, oui, non, c'est a s Ça, il faut, faut se détacher de l'artiste, de l'homme en tout cas. Euh, parce qu'on n'aimerait pas se l a voir comme ami. Non, non, non c'est ça. Non, non, non, non, non, non. Ce s t pas le genre de type qu'on aimerait fréquenter. Moi, je ne l'inviterai s pas à souper chez nous. Jamais, jamais.、Euh, au début du b l o c on a entendu s a t o r i c a n avec、euh, The Dark Castle in the Deep Forest.、Euh, ça, c'est、euh, un classique aussi du black、euh, des débuts.、Euh, ça vient de leur premier album, Dark Medieval Times de 1994. Bon, bien, écoute,、euh, j'aurais eu contentation a v e、euh, c satisfaction avec Unslave. Oui. <rire> <rire> Pour ce bloc-là. Parce qu'il y a、oui. des trucs que tu vas aimer, là, qui vont venir. Je suis、euh, sûr. Ben oui. Sûr.、Euh, je regarde ça vite fait comme ça. C'est certain qu'il y, qu y a des, groupes que, que, que j'aime bien.、Euh, par contre, je trouve étrange que j'ai soudainement d'atroces brûlements d'estomac. <rire> Mais c'était ça le but, mon cher ami. Ça fonctionne excessivement bien. Qu'est-ce que tu nous proposes? Bien, là, on va y aller avec、euh, du. Parce que là, ce qu'on a entendu,、euh, b en en fait, je regarde ça vite-vite, c'est tous des groupes、euh, norvégiens. Mais、euh, en Suède aussi, ils ont de, de très bons groupes. Ils ont d i s s e c t i o n Dissection, dissection euh, Dark Funeral.、Bon. Euh, et là, on va y aller avec、euh, Marduk. Go.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 R34.I41.I41.K70.K70.Parique! <Bar> ho oh, oh! ho! n a un gagnant pour le prix de la p a r i c u e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 All right, 89-1. MTV、Whoa. makes me want to smoke crack. 21h29 et. C'était bon, ça. Bon. <rire> ah, t'es une mauvaise f a i là. Non, non. Je suis pas une mauvaise f a i je suis juste réaliste. <rire> ben, c'est mon karma. Viens pas me dire que t'aimes pas b u r k Nagger. C'était très bon.、Ça. Ben, je n'en ai pas grand-chose à cire, honnêtement.、Ah. Mais c'est ce que je trouve de profondément. Je viens de réaliser quelque chose que je trouve de profondément injuste. C'est que. Je pourrais jamais avoir ma revanche à ton émission.、Euh, ben non.、Hein? Tu pourras pas me faire jouer du d e t t Non, je pourrais pas te faire jouer probablement du rock que t a i m e s p a s、euh, Non, ben. Ça va être dur, ça. Oui.、Bon. Ben, ça, ça dépend. Il y a des trucs que je suis pas capable. hein? L'overboy, là. Non,、euh, non, ben là, pas ca... pas je ne s u i pas c a p a b Je parle de, ben, de rock, Alain. Ben, c'est du mauvais rock. Ben oui, ouais. on ouais. se calme le pompon quand même. Non, mais qu'est-ce que tu veux C'est pas grave. La semaine prochaine, c h e suis a u d i t e u r s C'est moi, moi, qui vais y copier ici, Je vous、ça. propose, probablement, une revanche en très gras d e t t e metal. Bon, bref. Rockmaster. Ben oui, ça prend t o u j o u s quelqu'un. <rire> ben, bon, on a entendu Bucknagger, et j'en reviens pas que t a i e s pas a i m é ça. On a entendu Inherit the Earth, the Earth, plutôt. Ça, c'est tiré de l a b a e Empiricism, de 2001. Euh, juste avant ça, on a entendu Carpet in the Forest avec the Pale Miss Hovers、oh, over、cool. the nightly shores. Ça, ça vient du Maxi, Through Chasm, Caves and Titan Woods de 1995. <laughs> La pochette est vraiment hallucinante. Et,、euh, au début du b l o c on a entendu,、euh, Marduk. Ça, c'est un groupe,、euh, suédois. Il y en a, il y en a pas tant que ça, des groupes,、euh, des bons groupes suédois. Non, on parlait de Dark s e x a l On, on section, peut remonter、euh, suédois, oui.、Euh, Dark Funeral, qui m e vient d a n spectacle le s bientôt. Ben, là, c'était Marduk, e、euh, u vieil album.、Euh, c'est un de leurs classiques, Doze of the n i g h t de 1993. La pièce Wolves. Ça aussi, c'est un groupe qui a beaucoup changé, Marduk, avec le temps.、Mm -hmm. Ça, t'aimes-tu, Marduk? Ben, ça me laisse indifférent aussi. Ah!、Oh. Ben, écoute, c'est moins pire que de te dire, ben, comme ce que je pense de Mayhem pis Burzoom, en, en l'occurrence. Burzoom, j'avoue que. Ça, c'est quand. Ça, euh, ça, euh, ça s o n n a i t pareil comme ma corde d'alinge de soir, c'était quickie. C'était un goût é c q u i s j'avoue. Non, c'est. C'est de la musique, pis j'emploie le thème musique, là, parce que je suis quelqu'un profondément bien et gentil, là. Mais,、euh, e、si、n、euh, c o r e c'est u e m e n t e r i s Mais, c'est un style de musique. Qui collent ou qui collent pas. Il n'y a pas d'entre-deux.、Ouais, tout à fait. C'est la même chose, moi, du, du Dead. Je ne suis pas capable. Je sais. C'est très rare l e s groupes de Dead que j'aime. J'aime Nail. Parce que n i l ils sont, sont vraiment différents.、Oh, ouais, ouais, ouais. C'est totalement original. J'aime les t h é i s t e Mais je pense que ça s'arrête là. Bien, Tu as aimé le nouveau Mobbin Angel. Oui.、Ouais, bien, ai ai Aimé. J'ai accepté. Je les ai aimés ai aimé aussi en spectacle. Oui,、ouais, c'est ça. Mais, moi, personnellement, j'ai jamais été un fan de black,、mm -hmm. Jamais, jamais, jamais. Moi, le black, le plus black que je v a i s aimer, c'est bands qui ont une grosse tendance à être plus gothique à quelque part. Comme Dimu, des audios d o m a i n e s Ouais, ou ouais, ben, très orchestral. b l a symphonique. symphonique s、ouais, ouais, ouais. très orchestral. e Pis, u je vais en écouter, oui, volontairement, je dis bien volontairement, mais certains albums uniquement.、Mm -hmm. Pis, u généralement, j'écouterai pas l'album en entier. o u i Par contre, du death metal, ben, ça, je vais en écouter,、euh, comme trop. <rire> c'est pour mais, ça qu'on se complète à l'émission. m je suis capable, i s mais, mais, justement, là, tu t o u c h e s un point,、euh, intéressant, puisque,、euh, c'est un style de musique qui a énormément évolué, là, depuis les débuts. Puis, il y a des groupes, là, qui, ont, qui, ont, qui ont, participé à ça, cette évolution-là, de, de, de, manière très remarquable. On a parlé d'Ampere tout à l'heure. D'Imo Borgir aussi. o Qui ont beaucoup contribué à améliorer ça. D'une façon aussi,、uh, Cradle of Filth. Oui, mais、euh, ces groupes-là sont boudés, sont boudés par les amateurs typiques. Oui. Parce、black、que、metal. là, ce qu'on a entendu je, pas mal jusqu'à maintenant, à part、euh, Bork Nager, l c'est du black metal typique, traditionnel. Oui, m a on tombe dans une phase qui est beaucoup plus atmosphérique, voire t r a d i t i o n n e Tout à fait. Et là, tu n e c o n n a î t r a s pas, tu reconnaîtras pas ça, l e black metal, là, tu vas être surpris, là, de ce qu'on va entendre. Dans un moment, on va entendre un excellent groupe finlandais, Moon Sorrow. Mais tout de suite, on va y a l l e r avec un groupe américain qui vient de Portland, en Oregon, qui s'appelle Agalock. Un très、okay. bon album. Oui,、oh, oui, ça, c'est un chef-d'œuvre. In the shadow of our pale companion de l'album The Mantle de 2002. Bon, ben, à ce qui me concerne, je vais aller découvrir. <t 'en> C'est le chaos.、Euh, oui, c'est le cas de le dire. Oui, oui, tout à fait. Eh bien, mon cher, que venons-nous d'entendre?、Oh, on vient d'entendre Agalock. C'est、oh. américain qui vient de Portland, en Oregon. Très.、Euh, euh, c'est très loin du black、ah. metal, à ouais, quelque part. Tout à fait,、ouais. c'est très ambiant, j'adore、ah. ça.、Euh, ce qu'on a entendu, c'est In the Shadow of Our Pale Companion.、Euh, c'est tiré de ce qui est leur chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre, cet、oh. album-là, The m a n t l e de 2002. Euh, et、euh, c'est ça. Il y a malheureusement plein de choses, comme dans toute bonne émission qui se respecte, qui ne pourra pas être passée faute de temps. b e n oui. Il n'y a plus que tu a m p u t e plein de choses, mais, mais、oui. ça va juste justifier le fait de revenir.、Ah, je vais l e garder.、Faut、se g a r d e l à、mmh. comme ça.、Oh, que, oui. Si tu reviens dans deux ans, b e n Non, a i s tu s sais, tu peux revenir quand tu veux. b e n oui. C'est、euh, certain. Ça va être toujours un grand plaisir de te recevoir.、Mmh. D'ailleurs, je te remercie. Ben, ça m'a fait. Immensément plaisir, les amis. Oui, mais lui, ça n'y a pas fait plaisir. Non,、ça. non,、euh, pas, pas tant que ça, effectivement. <rire> mais moi, je te remercie aussi de ne pas avoir embarqué、euh, contre moi. Non, c'est vrai que je me suis gardé une petite jaine, <rire> j'ai été correct. <rire> Écoute, Alain, on va se quitter avec une dernière pièce qui est une formation asiatique. Oui, c'est une formation japonaise.、Euh, ça, c'est vraiment surréaliste,、ouais. là, comme, comme groupe, C'est totalement marteau, C'est une formation que j'affectionne Oui, p a r fait. Mais ça, on, on, on, vraiment, on, on l'étiquette black metal, là, mais c'est pas mal plus que ça, C'est au-dessus de ça. moi, je suis、ah, oui. pas d'accord avec l'étiquette black metal, là, mais. Ça l'est pas. C'est beaucoup plus weird que ça. Oh, c'est、oh, très、oui. weird. Tout à fait. Mais、oh, ça、oui. rentre dans le black metal. Je、mm. sais pas pourquoi. Peut-être parce que, à l'origine, c'était un groupe ben, de black. les premiers albums, puis... c'était très, très, très,、ouais. très, black.、Ça. Mais là, ça é v o l u e même、oui. le dernier album, il y a, o u i il est、ouais, pas mal plus, il, plus il, metal. Ouais, pas mal plus、ouais. black. o u i o u i s e h c'est SAG, i n Un groupe japonais. Et,、euh, on va entendre la pièce Bring Back,、uh, Bring Back the Dead. C'est tiré de leur album Imaginary Soundscape de 2001. Et ça, là, sérieusement, j'exagère pas. C'est un des meilleurs albums que j'ai acheté dans ma vie. Oh, c'est un très, très, très bon album. Merveilleux. La semaine prochaine, nous o n y s e r a Une édition.、Euh... Oui, j'ai deux, je vais avoir deux albums à vous présenter. D'accord. Et... Moi, je vais probablement introduire quelques pièces du nouveau Machine Head qui porte le titre de Into the Locust.、Et、il est hallucinant, Très est bon,、bien. très bon album.、Euh, je vais avoir d'autres choses à vous parler. Je vais avoir aussi ma revanche death metal, c'est évident. Tu vas payer pour respecter ça、oui. d'abord. <rire> Merci beaucoup,、dollars. Rockmaster. Un plaisir. Et puis,、euh... hey, t'es invité、euh, le 31,、euh, le, pas, pas le 31, mais à l'émission de、euh, Halloween dans deux semaines. Euh, ça, oui, ça, c'est, c'est le vendredi a p r è Pas vendredi le... prochain, l'autre? C'est comme le vendredi d'avant le lundi d'Halloween. Ouais. Je vais regarder ce que je peux faire. <rire> je vais regarder ce que je peux faire. On se retrouve la semaine prochaine. Sur ça. Allez tous vous, vous faire. À foutre! Yo!